les petits foufous, c'est Pierrot et ça <rire> ah, Avec le fond sonore, ça fait bizarre hein, de cette euh, entrée en matière. Bonjour Léna, comment vas-tu Ça va bien et toi Émission goodbye Kevin 262 avant ses vacances de Noël, formi, formi, formidable. Ouais, <rire> ouais, ouais. ouais. Euh, avant de manger en quantité astronomique, à se dire qu'on ne veut plus aller à table Qu'est-ce que tu as prévu au programme cette semaine, Léna Alors, euh, moi, j'ai euh, de la pop synthétique de Seattle, du hip-hop bulgare, du gros rock psyché d'Ecosse, de la tripop suédoise et du space rock d'Halifax en Angleterre. Euh, et bien, de mon côté, on va écouter du folk gallois, un peu revisité quand même, de l'électro-rock rené, de l'électro-pop marocain. Euh, du Spoken World de Washington DC et enfin on va écouter le Andy Chauffe de Saint-Nazaire très bien très bien alors on va commencer tout de suite par euh, mon premier groupe qui s'appelle Télé Health euh, donc c'est un groupe de pop synthétique imprévisible euh, tendant vers le post-punk, la synth wave minimal, la new wave l'art rock et le crott rock pour euh, citer leur bio Euh, alors euh, c'est leur première sortie qui date de mars. L'album s'appelle content Oscillator et il porte bien son nom car il est truffé de synthétiseurs, de drum machine et de, mélo de, de mélodies au rythme saccadé euh, et assez électronique du coup. Ils sont signés chez Ferry Famous et ils viennent de Seattle. On va écouter un extrait de cet album qui s'appelle « Taliesin Grid ». Télé Health avec le morceau Taliesin Grid. Si vous avez aimé, comme Pierrot, en face de moi, vous pouvez aller écouter leur premier album, Contente Oscillator. Voilà. Très, très cool. C'est vrai que c'est chouette et oui, la petite patte crot-rock. Crot-rock. On, on la ressent bien. On va partir sur un style complètement différent, comme n'est pas coutume, dans cette <rire> émission. Goodbye, Kevin. On va écouter la musicienne et compositrice Céris Afana. Céris Afana. Euh, qui est originaire de la petite ville de Machine Lates au Pays de Galles, et euh, qui revisite le répertoire traditionnel gallois à l'aide d'une harpe okay. voilà. donc elle joue avec euh, cette harpe où il y a trois rangées de cordes donc en gros il y en a 92 <rire> je les ai comptées une à une et, euh, sur la vidéo <rire> exactement euh, putain merde non pourquoi il a dézoomé je comprends rien ah. mais non on s'en fout du public pardon <rire> et du coup elle utilise aussi la harpe comme un son, un outil de percussion donc là tu me diras ah ouais. nous avons le, le son de l'instrument, la mais il manque peut-être une voix, effectivement Léna, il y a une <rire> voix, et oui elle chante en même temps euh, et donc elle une voix un peu sopa, soprano et aérienne et tout ça elle chante en, en gallois. donc c'est assez cool, c'est assez particulier c'est un peu un ovni euh, son album s'appelle Edif le morceau ça va être hyper dur à dire Il s'appelle « Traguidolbe d'Elbe ». C'est au début du morceau, le dit. Okay. Vous allez voir, mais le dit long, lentement. Elle fait « Traguidolbe d'Elbe ». Voilà, donc c'est ça le morceau. Au pire, et... c'est pas grave, vous auriez vous aurez la playlist. Mais oui, on vous fait la playlist comme chaque semaine. On vous la publie, on vous la donne, on partage. Comme un, un bon bœuf bourguignon. Donc on va écouter tout de suite Céris Afana et sa revisite du folklore galois. sa et le folklore gallois. Bah c'est très ah cool. Ouais, ouais c'est tout doux hein. Ouais, et euh, me c'est assez envoûtant, en livrant, enfin c'est chouette. Voilà. C'est mon avis, je le donne comme ça, non sollicité. Je mets 5 étoiles parce que on peut, on peut pas en mettre 6. <rire> Alors ben on enchaîne avec euh, encore un morceau un peu différent. Euh, euh le nom de scène de cet artiste c'est Trombobby et euh, en fait Trombobby c'est c'est donc c'est son projet euh, je viens de le dire il s'appelle lui euh, Bogidar Vasiliev c'est un artiste musicien producteur basé à Sofia en Bulgarie alors lui il a étudié le trombone au conservatoire d'Amsterdam euh, mais euh, donc c'est un peu son instrument passion sauf que euh, il en a plein d'autres il est multiinstrumentaliste et euh, il a surtout écrit Pour et collaborer avec pas mal de musiciens euh, des scènes sol, R&B et hip-hop bulgares euh, et c'est toutes ces influences là que tu retrouves dans ses albums solo euh, notamment. Euh, nous on va écouter un extrait euh, de Pause volume 2, c'est son dernier album qui est sorti le 13-12 Oh Chez <rire> Chez quoi Stéréo Fox Voilà voilà Donc ce morceau là euh, dedans y a, euh, Il a invité un rappeur dessus Donc Frank Nitt Et le morceau s'appelle Like Me oh. Oh. Oh. So many times in the presence of beauty when i was spitting rhymes sometimes i feel like life is a movie without the written line so i smile when i see you and that's a whole lot of ass but i'd rather it be you because these birds trump a lot while checking my money pockets and if they thought i was the plug i'm ripping it out the socket no i'm not a spry young man that's here to play games and if i was i'm quarterbacking at the line make a play change an audible i need to isolate and get at all of you because what i'm about to do take it personal and that's where the gang starts like a world permit just gotta hold my hand this red copper for years minimize the fears maximize the bridge truck it was so unexpected so surprised me linked up well guess what I'm not about to settle for less less and if you are no stress god bless slow I thought I told you you oh, you'll never find another like me. me no matter what you hear what you see on TV yes. I know what yes. sound for speaking french weeds we, style walking but I will knock you out with the miscellany is talking because you can check my resume come back to me another day or you can keep it moving then I will go another way this way or that away because I am not a man and is happy when and disarray and you are in the presence of the magical frame today don't look away you want you free i'm not letting you off the hook today this is not arrogance this is just what men do i have to speak in present tense not trying to offend you i'm trying to extend you my hand with no pressure i'm an underground king want the more not the lesser and that's a long-term run and we got plenty of tree we can all burn one and steam on the way to the lab i'm trying to make it real but it's a dream that i had And now I'm all up in your face With visions of being great Had my time on the point Barbarians at the gate But I'll wait Cause I ain't gonna settle for less And if you do, no stress God bless Shalom I thought I told you, I told you You'll never find another like me No matter what you hear What you see on TV I know what sounds trom Trombobie avec euh, Frank Knit sur le morceau Like Me. Et on enchaîne avec euh, le duo René, euh, Gustave ou Gustave, euh, qui fait un électro-rock teinté de Disc House. Euh, et euh, tout ça chanté en français. On va écouter euh, Nevada qui, ici, de son EP, euh, La Nuit, Seul, j'suis seul. avec le morceau euh, Nevada. J'ai peur de dire une bêtise, parce que comme dans les paroles, ils disent euh, « j'ai l'impression que c'est la nuit ». <rire> non. Voilà. Eh bien, on enchaîne avec Lost, Lost Map Records. Euh, non, pas du tout. Lost Map présente Weird Wave, qui est un groupe formé à l'occasion des 10 ans du label Lost Map Records. Euh, donc le groupe a été formé autour du fondateur de ce label là, Johnny Lynch et avec une tripotée de musiciens ayant sorti des albums via ce label c'est un projet ultra psychédélique, ultra crotte rock euh, en tout cas pour les quelques singles que j'ai écoutés, ce qui est un peu bizarre par contre c'est que l'album il est censé avoir été euh, publié en octobre de cette année sur band mais sur Bandcamp par exemple tu peux pas l'écouter en totalité, t'as que trois morceaux alors qu'il est disponible normalement alors qu'il est marqué sorti le 3 octobre euh, je sais plus quoi et pareil en fait sur les autres plateformes de streaming j'ai pas tout regardé mais euh, je le vois pas il, a, euh, il apparaît pas donc je ne sais pas exactement euh, qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il en ressort en tout cas de ce que j'ai entendu c'était assez chouette euh, j'ai pas précisé mais le label est écossais euh, en fait euh, Euh, comment il s'appelle Johnny Lynch, il habite sur l'île d'Aigues. Eh ouais. Une toute petite île dans la tripotée d'îles qui a en Écosse. L'île d'Oeuf. <rire> non, ça s'écrit pas pareil. Ah. Ça s'écrit E-I-G-G. Bref, euh, le morceau, euh, c'est un long morceau de 9 minutes 30. Je pense que c'est deux morceaux regroupés. Donc, ça s'appelle Astral Difficulties Weird Wave. Et c'est de Lost Map présente Weird Wave. Tu me disais non, tu me faisais signe que non, ah, ce ouais, n'est pas bah. pour le moment. Ah, okay. <rire> Donc je m'attendais à ce qu'il y a encore un peu de de musique derrière. mais bon Du coup, c'était les Lost Maps, présente Weird Wave avec le morceau Astral Difficulties et Weird Wave. On va enchaîner dans un style bien, bien différent bien, avec bien. avec Anna Ouassim qui va nous proposer une électropop marocaine. J'ai rajouté ouais. futuriste, ah, bah. parce qu'il y a un peu de vocodeur tout ça. Euh, donc, on pourrait même dire actuel, puisque vos codeurs, c'est bien la mode euh, en ce moment depuis mmh. quelques années. Et donc, qui a été notamment bah, inspiré par les euh, percussions traditionnelles qu'on retrouve dans les marocages, euh, les marocages, <rire> les mariages marocains. Les mariages marocains, ok. <rire> euh, donc, euh, à la base, bah, elle fait des compositions plutôt électroniques et ça l'a amené à, à jouer en première partie de Flavien Berger. Vous verrez que cette info a beaucoup d'importance. Elle a également été à la chanter notamment avec Cassid Arab et euh, Léonie Per Perné Perné, c'est ça. Euh, et pourquoi je vous dis que ce détail a, a son importance parce qu'en fait il y a son premier album qui va venir qui s'appelle La vie de star, il va sortir chez Pan European Recording, ah. qui est le label de Flavien Berger. Ouais. Et donc là on va retrouver un, un euh, différentes identités musicales sur cet album avec des chants français et en arabe, des beats électroniques, d'Aderbuka et des sons synthétiques. Et donc, en je vous propose d'écouter deux titres. On va écouter Comanja Ice et on va écouter une de ses collaborations avec Vicky Chéri, qui s'appelle Springtime is Coming. Et ma foi, je kiffe. Anna ou Saïm Non, Wassim. Anna ou Wassim Pardon, c'est bientôt les vacances. Goodbye Kevin la 262 e sur Radio Campus Lille et eh bien on enchaîne avec une autre euh, une autre dame qui fait elle aussi de la musique un peu électronique elle s'appelle Badlands en fait son vrai nom donc elle est suédoise son vrai nom c'est Katharina euh, John Bixna je crois et euh, <coughs> pardon euh, elle fait de la musique depuis 2011 et sa euh, palette s'étend du post-punk à la techno-induce en passant par le showgaze le dub le dub la pop orchestrale, le trip hop, etc. Alors il y a un petit dénominateur commun quand même, euh, ça reste des ambiances un peu vaporeuses, un peu hantées, un peu euh, un peu planantes. <rire> euh, voilà. Et pour la petite histoire en fait, elle a découvert les samples et compagnie quand elle était ado. Euh elle a poursuivi des études pour devenir un ingénieur, sauf qu'en fait elle les a abandonnées. Je crois même qu'en fait c'était le premier cas d'abandon dans l'école qu'elle a intégré, c'est une école un peu prestigieuse. Du coup, il faut faire quoi Bouh non, non, mais c'est... Enfin, voilà. Mais elle a abandonné pour des bonnes raisons. C'est parce qu'en fait, elle voulait faire de la musique à tout prix et qu'elle n'arrivait pas à en faire en suivant ses études aussi. Non, et non. donc, du coup, voilà. Et elle a pas eu tort, en vrai. Parce que c'est pas mal ce qu'elle fait. Ce qui euh... arrive beaucoup avec les jeunes artistes. C'est un moment où tu dois faire un choix entre les études ouais, et... et le projet musical. quoi C'est vrai. Et ça ça peut être kit tout double ou ça peut être un pari hein. Voilà, alors c'est marrant parce que elle c'est depuis 2011 qu'elle fait de la musique mais euh, elle a sorti deux albums en réalité. Après il y a plein de Pepin Tiguel, elle fait plein de collaborations aussi. Et euh, son deuxième album a été réédité, donc il était sorti en 2022. Il a été réédité début décembre sur son label parce qu'elle a fondé aussi son propre label qui s'appelle Rite et euh, en fait, il retrouve des remixes et beaucoup enfin surtout des réarrangements. Euh, de ces morceaux en collaboration avec des artistes qu'elle a rencontrés, avec qui elle a déjà travaillé et qu'elle aime beaucoup euh, nous on va écouter le morceau d'Aupt euh, revisité par Ode euh, euh, Donc le morceau s'appelle Dops Ode Nosdam Remix et c'est Bad Lounge tout de suite C'était Badlands avec le morceau Dops doute' Dopt euh, remixé par Ode Neusdam Petit côté euh, trip-hop euh. euh, Oui ouais, ouais, c'est ce que je disais dans mon introduction que tu n'as pas écouté Si euh. bien sûr que j'ai écouté mais... mais oui là sur ce morceau clairement je, je, Routine vaporeux si, C'est ce va vrai mais en ce moment il y a une, une petite euh, un petit trip-hop revival dans plein de trucs que j'écoute là Non mais carrément je crois que ça revient eh, Ça revient bien Bah ouais Euh, on va enchaîner avec Snix, euh, qui est le projet d'Eva Mouljan. Euh, c'est le, le, le nom d'artiste qu'elle utilise. Et qui est cette Snix Snix, ça fait bizarre, c'est Snitch. Ah non, Snix. Snitch, c'est une... Euh... Snix, comme un sneaker. Snitch, c'est euh, une balance. Ah non, c'est pas ça. Snix, -E S-N-E-A-K-S. Merci. Comme des sneakers. Snickers. Snix, c'est une musicienne américaine de Spoken World, post-punk dont sa pratique relève de l'indie-pop ou pop indépendante. Et elle est particulièrement connue sur la scène de Washington DC. Elle s'est fait connaître quand même en Europe avec son projet « Hightway Hypnosis ». Je pense qu'on vous je, avait... C'est ouais. toi qui l'avais présenté Parce ouais. qu'en voyant la pochette de sa dit, discographie, ouais. Ouais, ça a tilté. Et moi, en voyant le nom écrit comme ça, je dis « hé, eh, je vois ». Oui, j'ai eu un doute en, en préparant euh, l'émission. Et donc, ce projet euh, « Hightway Hypnosis » était sorti en 2019. Euh, là, vient de sortir un tout nouveau EP, mais nous, on va écouter euh, les deux EP précédents qui étaient oh, sortis en très 2016 et 2017. On va écouter euh, le morceau qui s'appelle YTY et Act Out, des morceaux assez courts, mais assez efficaces de Snix. mix euh, simple efficace ça fait partie de la playlist que je constitue des, de, de morceaux d'une minute. <rire> il y en a beaucoup de morceaux d'une minute et j'ai pas trop en passé mais là j'en fait une j'ai une playlist avec des morceaux d'une minute en tout cas de 1 minute 50 minutes. Il y a minute. Nine Office qui doit être là, là dedans Exactement, là. tout à fait. <rire> euh, on termine cette émission avec un groupe qu'on vous a déjà présenté dans l'émission au gré euh, de leur sortie, il s'appelle Oriels. C'est un trio originaire de Halifax en Angleterre, Ils sont signés chez Evenly Records. Là on est sur du rock pop mmh. euh, mais un peu space rock aussi. Je enfin parfois. C'est leur combienième d'albums Euh, je te euh pose bah alors une colle. là euh je peux pas euh, je pense qu'ils en ont pas mal mais c'est pas un album qu'on va écouter, c'est un EP. Euh, euh, attends, c'est quoi Ah oui, mais je me suis trompée aussi parce que je sais pas. Dis-moi. Ben, en fait parce que j'avais choisi deux morceaux et en fait il euh, y a un seul morceau que je vais vous passer le tableau 001 c'est le titre de, du truc et je sais que ça c'est sorti sur un EP qui a dû sortir en 2023 ça s'appelle The Goy méthode voilà donc c'est voilà mais pourquoi j'ai et euh, parce que en fait l'autre il était sorti en 2022 sur un album qui s'appelait tableau tableau voilà c'est pour ça donc Euh bref, euh, bah voilà, moi j'aime bien aller jeter un coup d'œil de temps en temps à ce qu'ils font et euh, donc là, on va écouter le morceau tableau 001 de The Ghost issu de The Ghost méthode qui est sorti en je sais pas 2023. Ouais, mais je sais pas quel mois. Peut-être il y a pas longtemps hein. Bon, hein. pas. Hein. Ah ouais hein, parce que on pas préparé hein. Et bref, je trouvais que ça changeait un petit peu de ce qu'ils font d'habitude, c'est un petit peu plus expérimental, un petit peu plus euh, voilà, en fait, c'est enfin j'aime bien. Voilà. et on reste sur cette ambiance un peu trip aussi euh... C'est sorti en mai, Léna. En mai Mai 2023. Et ben j'ai marqué mai 2022, tu vois. Ah, c'est dingue Ouais. Bref, euh je sais pas si on se revoit là-dessus, si on aura le temps de se dire au revoir après. On peut se dire au revoir là, ouais. Bon, et eh bien vous dit au revoir, on vous dit à dans Bonne vacances, bonne, ouais, bonne voilà. fête de fin d'année. <rire> après nouvel an Voilà, profitez bien de la vie, soyez heureux, c'est le plus important. À l'année prochaine <rire> <rire>